qui leur Devant rien pour vous déplaire et faire de chacune des éditions de réanimation le pire moment de votre soirée, Sinistros et moi vont concocter une émission qui, à coup sûr, sera vous rendre totalement d é b i l e Quoique, à ce niveau, les efforts ne seront pas colossals. <rire> et encore une fois, dans un souci de professionnalisme sans borne, je vous ai préparé un magnifique spécial Slayer, rien de moins. Et ceci, Et c'est ici, pardon, que mon préambule prendra tout son sens puisque la programmation de ce pauvre sinistro e sera certainement votre pire moment de la journée. Pauvre clown sans envergure, encore des choix de semblant de musique pathétique. Heureusement que je suis ici pour h a u s s e r la moyenne au bâton. <rire> c'est d'ailleurs pour cela que c'est moi le maître et lui le singe de service. <rire> Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin et son assistant simien. Surtout parce que se faire jouer dans les tripes par un singe, il n'y a rien de plus certain comme résultat catastrophique. Tout comme le singe lui-même. <rire> Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Cause fear is our fucking business. We are undead, incorporated. Cause we said so. Go. WHA-、yeah. I e mean? t et... ça, c'est un adage que... qui est toujours vrai aujourd'hui. C'est long live de l a u e Exactement. Je ne vous souhaite pas la bienvenue à cette nouvelle édition de réanimation en ce 29 mai de l'an d e r n i e du Grâce 2012. I am fucking Dr. Payne Pendragon et mon acolyte est toujours le Vénérable Gobelin. Eh,、hey, Vénérable ce soir. Seigneur, tu as tout à me demander. Oui, 100 000 En français, tu t'en allais me dire, va l a v i l le laboratoire.、Oh, j'ai perdu、euh, tout espoir en, en ce sens, mon cher, au nombre de fois que j'ai tenté de te le demander, même à coup s de fouet, puis, bon, non, j'écoute la télé. Ah, s'il te plaît, un autre coup de fouet. <rire> oui, c'est <rire> ça. Hey, s i s t r o c'est toi qui ouvrais cette édition de réalisation. Eh bien, oui, parce que c'est une émission spéciale ce soir.、Euh, ben oui, pas mal. Oh、oui, c'est ça、oh、que、oui. je disais. C'est une émission spéciale. C'est ce une émission、soir? spéciale ce soir. Je ne sais pas, mais demande-moi au début. Ben, ben oui, pas mal. Ah oui, pas mal. Ok, d'accord. C'est ça que je disais. Et on vient d'entendre la formation canadienne、euh, Exciter avec、euh, l'excellente pièce Long Live The Loud,、euh, tirée du même album、euh, qui avait pour titre Long Live The Loud. Ben, tu ne me dis pas. Je ne te dis pas. Paru en 1 9 8 5 c'était sur Music for Nations. Tout juste avant, on a eu les Anglais de Hell. Avec Plague and Fire, qui é t a t tiré de l'excellent album Human Remains de 2011.、Mm, ouais. C'était sur Nuclear Blast. C'est toujours sur Nuclear Blast. b e n jusqu'à preuve du contrat.、Ouais. J'ai regardé l'arrière de la pochette, c'est ce qui était marqué. Tout juste avant, nous avons eu les Suédois de Ram avec、euh, une pièce intitulée Flame of the Tyrants. C'est tiré、euh, de leur plus récent album. Le plus récent, album,、euh, le plus récent dernier album. Le <rire> de, dernier <t> album. <rire> <rire> Puis, il est paru en janvier.、Euh, l'album s'appelle Dead et c'est sorti sur Metal Blade Records. Une pièce qui semble avoir plu au Dr. No, n'est-ce pas? Ben, ça ressemble à ça. Oui, o i l nous a appelé pour nous dire si l'album était tout de même. Ben oui. On t'a dit oui, mais dans le fond, c'était non. C'est même pas vrai. Ben, en fait, ça, le、non? reste, c'est du disco Dr. No. Oui. <rire> non,、euh, le restant, c'est des reprises de Paul McCartney. Interprétées par Paul Pichet. C'est ça. Oui. <rire> Nous avons ouvert le bloc avec, et l'émission avec Accept, avec la pièce Stalingrad tirée de l'album e p o n y b Eponib. é Oui, Pierre、Éponyme. Brudeau. <rire> Pierre Brudeau. v e c qui est sorti、euh, en avril 2012 sur Nuclear Blast également. C'est un excellent album que je recommande à tous les amateurs d a c c e p t e ici-bas. Oui, c'est un bon album. Bien, Selon moi, c'est le meilleur album depuis Metal Heart.、Euh, ben, je ne pourrais pas te dire, là, parce qu'il y a longtemps que je n'ai pas vraiment écouté du accept en tant que tel, mais celui-là, je peux te dire que oui, c'est un bon album. Eh oui. Oui, effectivement, c'est une émission qui va être fort chargée ce soir, parce que dans un premier temps, je l'avais annoncé la semaine dernière, ce soir, je vous ai préparé un méga spécial Slayer, c'est-à-dire que nous allons réexplorer <coughs> du début. c'est-à-dire du premier album, aller jusqu'à, b e n pas, je dirais aujourd'hui, parce que le dernier album date quand même de 2009. Mais les onze albums, finalement, à raison d'une pièce par album, j'ai fait exception de Live Undead, qui est un album live dont on retrouve les pièces déjà sur d'autres albums. Donc, j'ai même inclus, à ma grande surprise,、euh L'album,、euh, l'album, l'album, l'album. L'album de cover? u、uh, uh, n d i s p u t e Attitude, oui. Mais j'ai retenu la, la seule pièce originale, par contre, qui était de, de, de cet album-là. De Slayer, bien entendu. Ça t a pas de me taper. C'est une、dedans. reprise de Slayer. C'est une reprise de Slayer jouée par Slayer. o k a est un, c'est un hommage québécois,、ah. Mais, par contre, je dois faire un micro spécial avant de... qu'on entreprenne tout à l'heure, le Special Slayer, parce que il y a une, une, triste nouvelle qui affecte la colonie métal. La colonie dans le sens de non pas colon, là, mais, comme le plus p o s des、Steve、fois, ou... oui, là, mais... Oui, oui, effectivement. C'est que le guitariste Steve Riddle s t décédé le 20 mai dernier, à l'âge de 41 ans. Steve r i d d l qu'on a Connu principalement avec、euh, certains albums de Gorgots et aussi n e g a t i v a C'est un gars très impliqué au niveau musical, métal expérimental principalement. Décédé de, de, de complications post-opératoires, je pense, au niveau, de, au niveau de, de, des poumons, des poumons quelque chose comme ça. Et à l'âge de 41 ans, Steve était quelqu'un que j'ai rencontré une fois, que j'avais trouvé très, très bien. Euh, c'était quelqu'un, c'était un passionné de musique. C'est quelqu'un qui avait aussi une certaine, euh, problème, euh, petite maladie dépressive. Et par la suite, ayant découvert ça, c'est beaucoup impliqué au niveau des maladies mentales. C'est impliqué aussi au niveau des gens qui étaient, d e s centres et les carrefours de sans-abri et ainsi de suite. Donc, c'était quelqu'un qui était très, très humain. Et puis,、euh, 41 ans, c'est quand même jeune pour disparaître. Jeune. Donc,、euh, j'ai retenu deux pièces,、euh, sur lesquelles il a évolué, soit l'album Obscura, de Gorgots, de l'album du même nom. Et,、euh, Chaos, Chaos in Motion, tiré de l'album,、euh, mini-album, n e g a t i v a Donc, on, un titre de dommage posthume. On va aller se taper deux pièces sur lesquelles Steve Earle évoluait. The Detox Rockfest is f i e r c to present Corn, Sublime with Rome, No Use for a Name, Bad Religion, As I Lead y i n g Good Riddance, Goldfinger, Face to Face, Dream Theater, The Exploited, The Devil Wears Prada, War, Suicide Silence, Real Big Fish, Protest the Hero, Void Bud, Vuker Machin.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 Pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. 19h38, et nous venons d'écouter deux pièces tirées respectivement des formations de Négative s Hub e Gorguts. pardon. Soit Chaos in Motion, de l'album,、euh, mini-album EP n e g a t i v a et juste auparavant, Obscura, et voilà, c'est le temps de dire, de g o r g u t s du même nom comme album. Deux pièces sur lesquelles Steve Erdogan aura joué et enregistré. Bref,、euh, c'est malheureux parce que moi, j'aime beaucoup ce qu'ils font, ces bandes-là, puis、euh, c'était. Ah,、oh, n e g a t i v a c'est flyé. g o r g u t s je connais pas réellement. Il、euh... y a pas de bandes comme ça, vraiment, là.、Ouais. Qui, qui, euh, qui amène encore ce genre de, de métal expérimental qui, je dois dire, me plaît plutôt. Bref, ceci étant dit, il est maintenant, comme je le disais, 19h39 euh, et euh, faisons un petit、euh, survol vite fait des、euh, spectacles qui sont à venir dans la région immédiate, soit présentés par 3R Metal. Pas des pestacles. Des pestacles. Vendredi le 15 juin à l a r é n a de Saint-Boniface,、euh, spectacle gratuit. Pour tous, m e t t o n t en vedette Perfect Murder, Mass Murder, Messiah,、uh, White h a l l Misery, Opless e Nation, Die Young and Pure. Donc, c'est situé au 188 rue Langevin à Saint-Boniface. C'est l'aréna. Début des spectacles est à 20h. L'ouverture des portes est à 19h. C'est pour tous et c'est gratos. Et 3V à Metal Fans, t a deuxième édition, le vendredi 12 octobre et samedi 13 octobre prochain à la Bâtisse industrielle.、Euh, L'ouverture des portes sera à 17h, spectacle à 18h30, ce sera pour tous, mais on n'en sait pas plus. Et nous autres aussi, on a hâte de le savoir. i u i o u Oui, oui, qu'est-ce que tu veux? Bon, écoute, on va s'en faire dans notre tête des histoires. Ben oui, nous autres, on a un stage au complet de montée dans notre tête. o、bon, i j'en ai même trois.、Moi. On a un line-up au grand complet, <rire> nous autres. Bon, le line-up que j'ai dans la tête, le Hellfest a l'air d'un festival de campagne. Effectivement. Bref, ceci étant dit, je vais vous parler du cinéma un peu plus tard dans l'émission. On va se parlera aussi de, des, des trucs nouveaux qu'on a écoutés mutuellement, Sinistros et moi, parce qu'il y en a un, entre autres, qui va sûrement recevoir notre coup de masse. Eh oui, la masse de 12 livres. Oui, en plus de ça. Donc, on se ménagera un petit peu. On va l'élever à deux, parce qu'à notre âge, le dos risque de nous casser.、Mm. Mais ceci étant dit, tu as une première présentation pour nous ce soir.、Un、nouvel album d'une formation que je connaissais à peine, qui s'appelle Municipal Waste. Formation que j'ai vu passer、euh, au long des années et juste avec le nom, ça me disait pas grand chose. J'avais l'impression que c'était comme du grind ou quelque chose. Que J'avais jamais、euh, vraiment prêté attention à ce type de, de,、ouais, okay. de truc. Là,、mm -hmm. euh, là j'ai décidé de laisser une chance et écouter cet album-là. Je me suis aperçu que c'était un excellent trash crossover. Il、mm、n'y -hmm. a rien de grind là-dedans du tout. tout. C'est un album que j'ai très bien apprécié.、Euh, Ça réinvente absolument rien. C'est one, two, three, four. Ça fait un job. C'est très bon. Ben, c'est c o m m e ça. o u、ouais, c'est parfait comme ça. Alors, on va y aller avec les trois premières pièces de l'album qui a pour titre The Fatal Feast.、Euh, c'est sorti sur Nuclear Blast en avril 2012. Alors, on va entendre、euh, Repossession,、euh, New Dead Masters et Unholy Abductor. Et pour suivre、euh, Municipal Waste, ben, j'ai décidé de vous mettre une pièce de Bomb Nation. De Québec、mm -hmm. et une pièce de Short Sharp Choc de l'Angleterre. Alors allons-y tout de suite avec Municipal Waste et la pièce Reposition. Go! d e o x Rockfest est fier de vous présenter. Corn, Sublime with Room, No Use for a Name, Bad Religion, As I l a d Dying, Good Riddance, Goldfinger, Face to Face, Dream Theater, The Exploited, The Devil Wears Prada, War, Suicide Silence, Real Big Fish, Protest the Hero, Boy Bud, v u k e Machin, Monong Serge. Tout ça e t bien plus au d e o x Rockfest le 15 et 16 juin prochain.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 Vous êtes assez fous pour l'écouter. C'est fou 89 ans. 19h56, c'est mon cher Sinistro. C'est quand je dis cher, eh bien, c'est côté prix. Parce que ça me coûte s cher. Qu'est-ce que nous venons d'entendre?、Hey, e h on, on vient d'entendre un bloc old school crossover. Comme s e u l nous s'y apprécier, donc on a peut-être d'autres qui l'apprécient. J'imagine. Oh, j'imagine que oui. C'est du vrai old school, comme dans notre temps.、Hein? Ce qui a rapport à quelques décennies a r r i è r e、euh, Quelques et quelques. Peut-être même trois. Quelques fois trois,、ouais, c'est peut ça. Peut-être.、Ouais. Ouais. Peut-être pas, là, disons deux et demi. Ben, Quasiment trois.、Ouais, on se dit 1984 et、euh, Crumb Sockers, 8 5 85-86, Crumb s t a a s s o s s r o a d Ouais, o u s 96, ah oui, c'est ça, 30, presque 30. C'est、mmh, encourageant. On vient d'entendre la formation euh, anglaise SSS、euh, ou Short Sharp Shock avec la pièce Man Against Man. C'est tiré de l'album Yes,、euh, Seigneur, il y a eu un problème de. De tapage à la machine.、Euh, L'album s'appelle Problems to the Answer. Ça a、ah, comme pas, ça,、ouais, ça, ça doit être C'est la dyslexie de clavier. Oui, le clavier. <rire> C'est sorti en 2011 sur r e r Age ce Records. C'est un album que je recommande fortement pour les amateurs de crossover、euh, à la sauce années 80. Euh, c'est 25 pièces.、Euh, hey, de la façon que tu me parlais,、euh, quand je regardais ça, je dis 25 pièces, ça fait un peu DRI d e i c e s DRI, o u c'est ça. C'est à、okay. cheval en DRI, SOD, c'est un g a m m q u e l à de l'époque, Crumb、okay. Sockers et compagnie.、Mm -hmm. euh, on a eu les formations québécoises、euh, de Québec. Bomb Nation avec Drunk and Control, c'est tiré de l'album de 2009 qui avait pour titre Azmat. C'est sorti sur Profusion. Et on a eu Municipal Waste avec les pièces Honolly, Abductor, New Dead Masters et Reposition. C'est tiré du plus récent album qui a pour titre The Fatal Feast et c'est sorti en avril 2012 sur Nuclear Blast. Alors, si vous aimez le old school, go, go, go. Puis si vous aimez pas ça, ben go, ben go, go, go. Pareil. Go, go, go, b e i l J'ai bien hâte au 3, ju au 3 juillet, s t n i s t r e de Ben, oui, je vois ça, moi aussi,、hein? Parce que c'est le prochain album de Niall qui sortira. J'ai vraiment hâte.、Euh... Ben moi aussi, je vais te dire, parce que tu as fait passer quelques pièces de Niall depuis que, que j'aime le Death Metal. Oui. i s j'ai apprécié les pièces que tu as mises. Ça, ça me rend doublement curieux de. Ben, je vais être franc avec toi, là, je les ai presque tous.、Là. J'ai pas trouvé encore des albums qui ont vraiment des fla faiblesses flagrantes. Oh, ça veut dire que c'est très bon. Ah, c'est excellent. C'est、bon. vraiment excellent. Donc, la sortie d'un prochain album de Nice le 3 juillet. J'ai hâte aussi d'entendre pro la prochaine parution de Goggera. J'ai entendu、juin. la pièce titre qui s'appelle L'Enfant Oui,、euh, L'enfant Sauvage. L'Enfant Sauvage, moi personnellement, ça m'a laissé de g l a c e D'accord. Ça, ça vient pas me chercher du tout, du、okay. tout, du tout, du tout. Du tout、euh, on dirait que des bouts, c'est à la limite. Tu, tu, Ça sonne français, là. Même si j e n s e n t e n d e n anglais, ça sonne français. Ben, moi, je suis curieux parce que ce qu'ils ont fait par le passé, ça me plaît bien. Et le 5 juin, c'est-à-dire dans pas très long, c'est le nouvel album de Fear Factory. Ben, ça aussi, j'ai bien entendu. The ça, Industrialist. Maintenant, c'est l'heure de la masse. Oh, 12 livres et、euh, à quatre mains. J'avais hâte d'entendre cette parution, cette nouvelle parution de ces Allemands de Creator l'album étant Phantom Antichrist. Ben, ne vous fiez pas à la pièce titre de l'album. Non. Non. Parce que vous alliez frapper un méchant nœud. On a eu le loisir d'écouter ça en advance.、Mm -hmm. Et puis, moi, personnellement, je dois le dire, vous pourrez aller lire la chronique sur le site de réanimation. Moi, j'en fais même p a s Moi, j'en ai fait. Parce que je suis un fan de Creator. Aller au moins jusque. w a h moi, j'avais aimé l'avant-dernier. Ben, e si. Je me rappelle plus le titre. Puis, Enemy of God, qui、ouais. était vraiment ben, bon. Moi, je vais jusqu'à Extreme Aggression au moins, là. Enemy of God, c'était très bon comme album.、Euh, à travers ça, j'ai trouvé qu'il y avait des pièces intéressantes, souvent très intéressantes sur les albums, quoique je les trouvais relativement inégales. Mais Phantom Enterprise, je trouve que c'est un album qui est complètement banal. a o、oh, u c'est ordinaire. C'est très très ordinaire. Je lui ai donné un 6 sur 10.、Euh... Je ne l'ai pas trouvé minable. Je ne pourrais pas dire ça, je serais menteur. Mais je l'ai trouvé très banal, très. qui passera inaperçu.、Euh... Une recette, honnêtement, je pense que Creator devrait commencer à arrêter.、Là. Mais ça, ça ne lève pas.、Pantoute. Ça ne lève pas. Ils sont. La pièce Phantom Montechrist est bonne, là. Oui, elle est bonne. Elle est bonne.、Oui, c'est une bonne pièce. Mais, mais quand sauf même. Ça veut d i que plus que ça vaut, plus mais, que t écoutes l'album, plus que ça fait. Plus que ce band-là avance, plus qu'il se rédoucit. Ouais, bien, c'est ça. Il a perdu son gros, son gros air ouais, du ouais, début. Ce qui faisait qu'il s'est démarqué énormément.、Ouais. Oui, c'était pas t ê t ce qu'il faisait, mais ça se démarquait vraiment. C'est beaucoup moins bruyant que ça l'était.、Ouais, ça dé, ça、ouais. dégage pas, là. Ouais, effectivement. Moi, j'ai. Écoutez. Mais au moins, il y a au moins le mérite d'avoir une très belle pochette. b i e je vais le réécouter、euh, au cours des prochaines semaines. J'ai écouté trois fois. Enfin, moi, j'ai écouté une fois. ça ne m'a vraiment pas plu.、Bon. Pas une plus que l'autre. Mais une très belle pochette. Il va être disponible aussi. ç p a s s e r de vendredi. En double LP. Donc, ça risque d'être intéressant. a h、oh, non,、ça. moi, je n'en p a r l e pas dedans. Non, non, non, mais je veux dire, pour les amateurs du band、oh, qui, veulent, oui, qui ont aimé l'album, c'est le point de pouvoir se le procurer en Gatefold. Il、euh, y a un nouveau testament aussi qui sortira le 31 juillet prochain. Qui va être aussi en version CD euh, et en、euh, LP double Gatefold, qui portera le nom de Dark Roots of Earth sur Nuclear Blast. Le nouveau Marduk. Je ne l'ai pas écouté encore. Ben Moi, je l'ai écouté. Puis, pis... semble-t-il que tu n'aimes pas le black metal, mais, mais là, tu as、euh... aimé ça.、Mais、je débute ma, ma, ma très courte chronique par surprenant volant de ma part, mais je dois avouer que le dernier album de la formation Black Metal Marduk n'est pas mauvais. J'ai donné un 7 sur 10 parce que dans Par l'ensemble. Pour moi, 7, c'est b e a u o u p o u r moi, 7, c'est bien, c'est correct. m a i s pour le black, c'est très fort. m o i tu veux 7, là, moi, ça commence à, à battre de l'aile. Ah, faut, tu, écoute, t'aurais jamais passé ton primaire, toi, sinon? Ben <rire> ouais, mais justement, moi, j a i p a s s é mon primaire et mon secondaire au、oh, l'homme. Oui, c'est ça, avec des 6,8. Non, parce que moi, j'avais e pas le droit de descendre en bas de 8. Toi, t'aurais pas le droit de descendre en bas de 8? Ben non. D'abord, tu as cédoyé le directeur de l'école. Eh oui.、Okay. Euh, non, blague à part, j'aime l'ensemble de l'album. Je n'ai pas accroché sur une pièce en particulier, je n'ai pas accroché sur l'album en disant Waouh, quelle révélation, mais ça m'a plu. Dernier album de Mardo qui, qui porte, porte le titre de Serpent Surmount, qui est disponible sur Century Media en CD et en LP aussi. Bref, c'est fort intéressant tout ça. Euh. t o u t e v a n nous présenter quelque chose tout à l'heure qui、ah, risque de nous plaire aussi.、Mm -hmm. Et il y a un truc intéressant pour les amateurs de Saddam: 30 Years of Saddamize. 30 Years of Saddamize, 1982 à 2012. C'est une compilation qui va être tout à fait complète sur Nuclear Blast, qui va être disponible le 17 juillet, Cinq disques. e y c'est cool ça? Oui, c'est très très cool. Je vous parlerai cinéma plus tard, mais pour l'instant. Nous devons commencer ce Special Slayer. Reportons-nous en 1983.、Ah. Sous l'étiquette Metal Blade. Quelle belle année. Pre oui, premier album, Show No Mercy. Et revenons-y avec une pièce qui porte le titre tout à fait à propos. Black Magic. Go! s u r un album、euh, non moins euh, intemporel. Euh, un icône du métal. C'est l'album métal de tous les temps. Rain Blood, paru en 1986 sur l'étiquette Def Jam Record. Quel album, quelle pièce, a u t e r of Sacrifice. Juste auparavant, nous avions h e l l a Waits. Qui est éponyme du même album, qui est paru en 1985 sur Metal Blade. D'ailleurs, il y a une très belle édition Gatefold vinyle de Hello Waits qui est disponible. Tu l'as moi Moi aussi. Avec un beau vinyle rouge. Oui. C'est le fun. Juste auparavant, nous avions Chemical Warfare, pièce d'ouverture、euh, du mini-album Hunting the Chapel de 1984, également sur Metal Blade. Et nous avions ouvert ce début s p é c i a l Slayer avec Black Magic, que l'on retrouve sur la première parution de cette formation californienne, Show No Mercy, paru en 1983, également sur Metal Blade. En fait, c'était les trois premiers et trois s e u l s Unique album qui se signait sur Metal Blade. Tout le reste est sorti sur Deaf America. n je... Deaf Jam, Deaf American, American, American et American Record. Effectivement. Il est 20h23. C'était la première.、Euh, en fait, le Special Slayer se, se découpe comme suit en trois sections. Ici, on a exploré de 83-86. Dans quelques instants, on va explorer de la fin 80 88 à la mi-90 soit 1996.、Et、évidemment, on terminera en 2009. Mais、euh, pour toi, Sinistro, ça te rappelle quoi, Slayer? C'est-tu des bons moments de, de, de, de ta découverte métal? Ah, <rire>、oh, ok, oui, ok, oui.、Ouais. Euh, C'est la découverte d'une musique、euh, qui était beaucoup plus,、euh, plus grandiose encore et plus, plus éveillée. Plus, plus méchante. C'était vraiment cool.、Là. Sérieusement, je faisais peur au monde à l'école quand j'arrivais avec mes, mes v i n y l e、euh, s Pour mettre la radio l e midi. J'ai même fait、ouais. un l i p s y n c de Slayer. Il y avait le sang, le. le, le, le s le, tombes, tu e s tombes, un squelette,、ouais. le gros kit au complet avec les speeches sataniques et tout et tout. On, on s'est bien marré. Mais、euh, tu sais que Slayer, tu l'as bien dit quand tu as décrit tout à l'heure hors onde quand la venue de Running Blood est arrivée. Je pense que Slayer, généralement, dans leur carrière, sont arrivés et ont dit. au Groupe metal, voici une méga tape sur la gueule. We are Slayer, c'est comme ça que le m e t a l、si、se fait. C'est comme, comme ça que le m e t a l se fait maintenant,、euh, grâce à Ring and Blood qui renferme tout ce qui existe en frais de métal aujourd'hui et dans cet album-là. En fait, tout ce qui racine de tout ce qui Riff, beat, puis évidemment, avec le temps, ils ont été transformés.、Oh、oui, ils ont été oh adaptés, oh oui, oui,、oh、oui, mais, es, mais l'innovation est là. Les racines、ouais. de ce que le, le métal qu'il y a aujourd'hui est、oui. dans cet album-là. Oui, un album parfait, un album qui avait un enregistrement extraordinaire, un album qui avait des pièces extraordinaires, un album. Très, trop court par contre, c'est peut-être le petit bémol qui. Non, mais il, faut que ça, il fallait que ça soit <coughs> court comme ça. J'aurais donné un 5-10 minutes de plus. o u a i s ça, achète-toi l'autre album suivant. <rire> c'est ce que j'ai fait. <rire> mais puis, qui n'était pas, pas à la hauteur, évidemment. Mais il reste que、euh, le vocal de Tom Hariot extraordinaire là-dessus.、Oh. Euh, Tous les éléments sont réunis pour faire un album qui est tout à fait symbolique puis、euh, je dirais historique. Et c'est le cas. Euh, il est 20h26. On va aller en pause publicitaire dans quelques instants avant d'entreprendre cette deuxième section qui comporte les albums suivants sur Soul of Heaven, Seasons in the Abyss, Divine Intervention et Undisputed Attitude qui se veut un album de cover. Mais j'ai retiré la pièce de clôture de l'album Gemini qui est une pièce originale de la formation Slayer qui est un, une, une pièce très downbeat mais qui me donne, j'ai toujours bien aimé quand même, une at atmosphère assez、euh, Une pièce à la h a n d m a n Oui, tout à fait, absolument. Parce、mm. qu'on sait que Jeff Hanneman, à un certain moment donné, a posé une forme d'ultimatum au reste du band en disant si c'est Kerry qui continue à composer entièrement les pièces, puis tomber dans un trash speed, moi, je vais me retirer, j'aimerais pouvoir y mettre mon grain de sel, p u i amener une version de Slayer qui é t a i t un peu plus pesante. pesante. C'est ce qu'il a fait pendant quelques albums, et je <rire> dois dire, honnêtement, que c'est Kerry King qui est le meilleur composant. Oui. C'est vraiment lui qui a m è n e u n compositeur. C'est lui qui amène vraiment la dynamique la plus fulgurante de Slayer. Quoique le reste, j e f f r a y Lemon n'est pas un mauvais compositeur, mais il amène quelque chose qui nous. Des fois, il nous dit moi, Ça manque un peu de pétrole, Ah, c'est sûr. Bref, on va aller en pause publicitaire. On débute ça tout de suite après avec Ghost of War, Thierry. Thierry? Thierry. Thierry. Thierry. Ghost of And War. t En r r y e a n g l e t e r r e Thierry de South of Heaven de 1988. Chaque semaine, un genre de bleu vous offre le meilleur du blues, du jazz et de tous les styles qui en découlent. Les grands classiques aux meilleures pièces actuelles ainsi qu'aux plus récentes sorties. Un genre de bleu, les lundis de 20h à 22h sur les ondes de Sifu, 89h f m e En rediffusion, les mercredis de 13h à 15h et les dimanches de 17h à 19h.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 A-t-il besoin de présenter la formation Slayer? C'est qui, ça? Petit groupe qui aura certainement un très grand avenir dans le monde de la musique baroque. Ah, sûrement, sûrement. Gemini, seule pièce originale ben, en fait, qui fait la clôture de l'album en Despite de la TT ou des albums consacrés aux reprises, cover, plus communément appelé. Qui est paru en 1996 sur American Recording.、Euh, moi, j'aime bien cette pièce-là qui donne une dimension assez différente à ce qu'on connaît de Slayer. Juste auparavant, nous avions、euh, Diet Ahead tiré de Divine i n t e r v e n t i o n de 1994, American Recording également. Warren Symbol. Le classique. Pas besoin de présenter ça. Pièce d'ouverture de l'album Seasons in the Abyss. Très bonne pièce qui est parue en 1990 sur Def Jam, non, Def American. En fait, c'était la dernière parution de Slayer sous l'étiquette Def American, puisqu'ils se sont transformés pour American Recording. Et cette deuxième portion de ce spécial Slayer, nous l'avons ouvert avec Ghost of War, tiré de South of Heaven, de 88 sur Def Jam Record. Ben, South of Heaven, c'est pas un album qui est extraordinaire dans son ensemble, mais c'est pas un mauvais n o Non, on le trouve b o n Mais c'est pas la. Quand on... Surtout, on certains, en... on à l'époque, on venait de connaître l'album précédent était Raining Blood, donc on tombait, la marche était un petit peu haute, là, mais quand même.、Oh, ils ont déboulé une coupe une coupe de marche. Effectivement. Il est 20h47、euh, et je veux juste vous faire une petite parenthèse côté cinéma parce que le week-end dernier, j'ai écouté un film qui piquait énormément ma curiosité. Et j'avais vraiment envie de voir ce film-là, étant amateur de science-fiction. Il s'agit du film John Carter, mais le titre original est John Carter of Mars, qui est un mélange d'aventure et de science-fiction,、euh, c'est un film de 2012 par les studios Walt Disney. Bon, ça peut en rebuter quelques-uns au départ de dire que c'est Walt Disney, parce que généralement, Walt Disney, c'est un petit peu familial, C'est un petit peu, euh, une belle petite morale à la fin de aimez-vous et faites la paix. Je me disais avec les previews, sans pas l'arrêter le cas du tout. Donc,、euh, j'ai pris la chance, j'ai écouté le film, qui met en vedette Taylor Kitch, s Lynn Collins et Willem Dafoe. Ben, en fait, il faut savoir ici que Willem Dafoe, on ne le voit pas comme il est, puisqu'il joue le rôle d'un extraterrestre. Qui est ouais, un il n'y a pas l'air d'un extraterrestre d'habitude? Ses comportements, <rire> peut-être, oui, là, mais pas comme on a vu dans le film. Évidemment, il prête que sa voix ici. J'ai donné un 5 sur 10. C'est pas beau. C'est pas fort, non. Parce que c'est. C'est un film qui m'a déçu, honnêtement.、Euh, comme je le dis, les previews paraissaient vraiment intéressantes, les previews paraissaient vraiment fortes, mais dans l'ensemble, le film, Sinistros, pour avoir un bon scénario, quelqu'un qui fait partie de la cavalerie alors que les,、Ami、les, les Américains se battent contre les Apaches, bon, je ne te, te compte pas le détail, mais qui trouve un espèce de médaillon, puis ça le transporte, ça comme le téléporte sur Mars. Mais, Mars ne porte pas ce nom, mais c'est le même système solaire. Ils ont juste baptisé les planètes différemment. Et Mars est habité, l'air est respirable, et Mars est en guerre. Contre,、euh, principalement une tribu qui, en fait, est supportée plus ou moins par une autre. Une espèce de guerrier qui font mi-médiéval, mi-jedi, là, en tout cas. C'est baboche. Parce que l'histoire, il y a une petite princesse là-dedans. Ah n Il、ouais, y a une petite princesse. Puis là, ben lui, John Carter, ben il va tomber il en avant. Il va aller sauver la princesse.、Ben、oui, il va vouloir la sauver. Puis Les Méchants fait vraiment très stéréotypé. Les Extraterrestres, c'est de l'animation, l'image de synthèse. C'est pas très beau. Les effets font très amateur par moment. Puis l'histoire est très mo moralisatrice à la fin. C'est un film de Walt Disney. Un film pour enfants. c e s t un film pour enfants que les enfants aimeront pas. Tu、ça、comprends? comprends、ouais. Je te dirais à côté de ça, l'essai, c'est super bon. Là. bon. Tu sais, ou à rigueur, je ne sais pas, o i Flipper ou quoi de genre. C'est super bon. Parce que tu sais à quoi t'attendre, tu n'auras pas de quoi d'extraordinaire avec ça. ça avec, parce que j'imagine que ça a coûté plusieurs millions le faire.、Euh, ben moi, je dis, ne、euh, perdez pas votre temps avec ça. Ce n'est pas bon. Puis encore. Je sais pas pourquoi je révise, là, ma 4 de 5 sur 10, pis u j'aurais dû y mettre peut-être un 3.5. Ouais, 5, mais t'étais es de bonne humeur, C'est vrai, j'étais de bonne humeur quand j'ai fait ces chroniques-là, effectivement.、Chose、bon, mais passons à a... cela, d'abord. Ouais, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre, là, personnellement, qui, e u Il y a pas grand-fils,、euh, monsieur, il n'y qui... a pas grand-chose. b il y a des, il y a des trucs intéressants qui sont à venir, mais qui sont pas encore en salle présentement, donc j'ai pas vraiment pu vous en parler, évidemment. Donc, troisième et dernière section de ce méga spécial Slayer, maintenant la fin des années 90, soit 98 à 2009, qui comporte les albums suivants Diabolus in Musica, God Hates Us All, Christ Illusion et World、well、Painted Blood. D'ailleurs, World Painted Blood étant le dernier album paru Slayer en 2009, je m'attends à ce qu'il y en ait un autre incessamment. Oui, c'est pas 2012, ça va de 2013. Je présume que ça pourrait être peut-être,、euh, l'automne 2013 ou vraiment au début 2000,、euh, l'automne 2012 ou vraiment à l'automne, e、euh, o u、euh, on v début 2013, je vais finir par le dire. Ben, je, je Il y a rien, vraiment... y, a, y a rien qui a été annoncé, n o n absolument pas. Il y a absolument rien qui a été annoncé. Donc,、euh, ben, Slayer, c'est un peu comme ça, i l t'arrive bang、ah. in your face. Donc, débutons ce, ce, dernier décal, ce spécial Slayer avec une pièce série d i a b l o c et s le Musica, la pièce d'ouverture Better Peace.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 C'est assez fou. 21h12, et c'est ce qui mettait un terme à ce méga spécial Slayer qui, ma foi, aura duré plus de 50 minutes quand même. c'est un spécial Slayer, c'est un best-of. C'est un vrai gros s p é c i a Ouais, c'est vrai, c'est une pièce parfaite. Un best-of de 11, 11 tours. Ben, best-of. Ben, un, si c'est ton best-of. C'est mon best-of, disons, là. C'est ce qui je. Ce qui m'apparaît être le plus intéressant sur chacun des albums. C'est faux, c'est faux, parce qu'Angel of Death était 40 sur Rain g Blood. Mais il fallait faire différent aussi. Bref, c'était la pièce World Painted Blood, pièce éponyme du même album paru en 2009 sur American Recording. C'est un bon album. C'est vraiment un、oh, bon oui, très, album.、Bon. C'est un album qui vraiment a ramené, je pense, Slayer à l'état qu'on les aime réellement. Ouais. Nous avions Flashstorm juste auparavant, ou également pièce d'ouverture de l'avant-dernier album, Christ Illusion, qui est paru en 2006 sur American Recording. Christ e l l u s i o n aussi, c e s t un bon album. Mais je pense que World Painted Blood est supérieur, effectivement. C'était précédé par Here Comes Dr. Pain, non? C'est pas ça, non. C'est Here Comes the Pain, c'est vrai. Here Comes the Pain, Tudor. Tiré de l'album God Hates Us All en 2000, qui part en 2001 sur American Recording. Et je me rappelle très bien qu'à cette époque-là, Euh, peu de temps après, lorsque Sam Don avait fait son, tu sais, son méga documentaire,、ouais. euh, euh, Metal Headbanger Ed Ed Journey.、Euh, et voilà, c'est ça, là, j'ai commencé encore à faire la dyslexie. Euh, i avait fait un en entrevue avec Tom Araya, pis u il avait demandé, e、euh, s t c e que tu crois ça? Toi, il disait, non, c'est juste que c'est vendeur comme titre, tu sais. C'est sûr. <rire> Ils avaient ouvert cette dernière section du Spatial Slayer avec Better Please, place d'ouverture de l'album Diabolos in Musica, qui est paru en 1998 sur American Recording. Et n o t e z que God is Us All mettait fin à la séquence où Paul b o s t a f était le batteur de Slayer, puisqu'en 2006, avec, e n en fait, il revenait un petit peu avant ça. Mais sur Illusion, c h r i s t Illusion, c'était le retour de Dave Lombardo. Jusqu'à ce jour, et comme tu le disais, on voit une différence. Oh, que oui! Tu, pas tu, que Bastiaf est mauvais.、Là. Non, non, mais tu le vois de suite.、Euh, oui, effectivement. Vraiment deux styles différents. Et d'ailleurs, Paul Bastiaf est toujours, je crois, avec Testament présentement. Ça se peut très bien. c e s t t a n t dit, j'espère que ça vous a plu. Moi, ce fut le cas. Je crois que Sinistros aussi. Il est 21h15. Et maintenant, je lui recède la parole parce qu'il a une deuxième présentation pour nous ce soir. Semblait-il qu'on va très apprécier. Ah, vous aimez le Death, Metal? Ouais. Bon, mais vous allez être servis dans ce prochain bloc. Je vous présente une formation italienne、euh, qui se nomme、euh, Night Run. Night Run en est à son XIe album. Je ne sais pas, je vais aller voir. Il y en a quelques-uns. Il、euh, y en a un en 2000、euh, qui reprenait、euh, la pièce Nothing Face de Vaivod. Ah, ouais, ouais ouais,、oh, ouais, ouais, ouais. Ben, en fait, vois-tu, on a une, deux, quatre, trois. Trois, quatre, cinq, six. Bon, mettons, s i x i è m e album. Studio, proprement dit.、Okay. Ouais, c'est ça. Alors, Nate Run avec son sixième album qui s'appelle Grinder Meister.、Euh, c'est paru en 2012、euh, sur Metal Age Productions. C'est un excellent album de dette,、euh, assez technique,、euh, avec des bonnes doses d'arrache-tête et de <rire> coup s de pied dans le cul. OK. Comme on les aime. Comme on les aime. Alors, c'est très gras, c'est. Pas gentil, c'est intéressant. D'accord. Alors, on va mettre deux pièces de cet excellent album、euh, qui s'intitule Morgue Feast et Leech Lord. Ça sera suivi de Abyssal que j'avais présenté ici il y a quelques semaines et de Diller Young's Order que j'ai également présenté. Alors, allons-y tout de suite avec Nate Run et la pièce Morgue Feast. Go! They seem to survive by eating human flesh. <laughs>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 C'est assez fou pour l'écouter. 89 h e s 21 heures, pratiquement 39 minutes, et évidemment, ça tire à sa fin. Il faut bien quand même qu'on se ressource à un certain moment donné, ouais, c e r t a i n m o m e n t d o n n é C'est mal-née, n tu sais.、Ouais. Donc,、euh, quel était cet extraordinaire b l a c k Death? T'as-tu dit extraordinaire, Renard, un de mes f i e s Oui, oui, absolument. Ben, voyons donc. Ben, je vais me reprendre la prochaine fois.、Là. OK, d'accord. <rire> bon, on vient d'entendre、euh, la formation de Finlande de Delirium's Order、euh, que j'avais présentée il y a quelques semaines. Oui, je me rappelle. Avec、euh, la pièce CPQ. CPQ. CPQ. C'est tiré de l'album v e、euh, n i v e r s u m qui est paru en mars dernier sur DLO Productions. Tout juste avant, nous avons eu les anglais de Abyssal avec Celestial Dictatorship.、Euh, C'est tiré de l'excellent album d e n o u e m e n t qui est sorti sous étiquette indépendante、euh, en janvier dernier. Et on a eu、euh, la formation italienne Nate Run. Ouais. Avec leur sixième album、uh, Grinder Meister,、euh, qui est sorti sur m e t a l Age Productions, nous avons eu droit aux pièces l e e c h l o r d et m o r g f e a s t Je vous conseille fortement de vous procurer cet album parce que c'est bon de A à Z. C'est vraiment, en tout cas, les deux pièces que tu as, as, as présentées ce soir, c'est excellent. Cela varlop à souhait. Oui, oui, et enfin, tu as trouvé la voix. Eh oui. Le déclic, en fait, déclic. Ça se pourrait. Hey, c'est une excellente nouvelle. <rire> en fait, maintenant, on va consacrer l'émission de réanimation uniquement au death metal. Donc, vu、euh, que vous vous intéressez, ceux qui aimaient le trash, ceux qui aimaient le black, ceux qui aimaient le heavy, bon, on n'en pense plus. Non. Fini. Fini. Juste du death. À partir de la semaine prochaine, du death core. Juste ça. <rire> ouais, c'est ça. Du death core. Juste ça.、Ouais. Pour probablement faire une seule et unique émission. Il y a un paquet de noms, là. p i è v r e、cool. s œ u on va les prendre. y、yeah. a、ah, Asking Alexandria, c'est beau comme nom.、Il、y a t i l un band qui s'appelle Le m ê m e Oui. Ah ouais? Oui. C'est fun.、Okay. Bring me the Horizon.、Uh -huh. Bring me that popsicle.、Uh -huh. Bring me the TV hebdo. Slush.、Hein. The remote control. The remote control.、Uh -huh. <laughs> Bring me a slice of pizza. Et tout Il y a plein d'affaires comme ça. Bring me a big、uh, seven-up. <laughs> <rire> Big, ça va pas. Large. Bref, ceci étant dit, effectivement, c'est moi qui close ça, cette semaine. Ben ouais, c'est moi qui ai commencé. Oui, c'est vrai. Hein, C'est ça la logique? Ben, un,、si、un qui ouvre, un qui ferme? Si logique, un qui pue, un qui sent la cigarette. <rire> <Ouais>. tout, tout. <rire> oui, s'il y a logique, effectivement, il faut bien le dire. La semaine prochaine, je vais faire une exception, une entrave à mon éthique musicale et je vais probablement présenter deux pièces d'album de Marder. Yes, ma mère. La ouais. terre va trembler. Je n e sais pas. Peut-être que moi, oui, je vais trembler, là, mais je vais pas. e n d r a g o n qui va passer du black metal. Oui, mais... oui. Faites un hic sur le calendrier. Donc, la semaine prochaine, qui sera, si je ne m'abuse, le 5 juin, Je vous a i s v présenterai deux pièces, au moins deux pièces, parce qu'elles sont relativement longues, de l'album、euh, Serpent's Sermon. Serpent, la je vais écouter ça dès demain matin, moi. Tu vas écouter ça demain matin? Dans mon année à travailler? Ah, ben oui, c'est une idée. Moi, je mets ça dans mon. Ça réveille. Tu arrives,、euh, arrives à un job et t es craqué. Donc, la formation s u é d o i s e Marduk, la semaine prochaine. Pour le reste, bah, probablement des enfantillages habituels. Comme, comme d'habitude. Pour clore cette émission, eh bien,、euh, j'ai trois titres à vous proposer. Lequel s s voulez-vous Bobino. Je ne l'ai pas. Ben,、euh, la souris verte. Oui, vous gagnez un mélange de gâteau-balan. Merci beaucoup. Dites-moi, <rire> dites-moi.、Euh, <rire> dites <-moi rire> Faites un bien beau programme. <rire> Félicitations. <rire> Dites-moi, Mme Brassard, quel était le nom de l'acteur principal dans le film. Mme、euh, le, le, le Beau, l'enfant. Du... Non, non, Mme Brassard, c'était le film d'hier, ça. <rire> Hé,、hey, Mme Brassard, Mme Brassard. Non, ici, c'est. Non, c'est n o t r candidat. J'ai <rire>、ouais. déménagé. Ici, Alain Mopito n avec vous et avec votre esprit. <rire> <rire> que de bons souvenirs de RBO. Ceci étant dit, on va, on va terminer cette émission, effectivement, avec trois titres qui sont、euh, tirés respectivement. Par les mais, cheveux. <rire> aussi, oui, effectivement. <rire> qui sont tirés de Veux-tu bien te taire, pauvre tâche immonde, de deux albums récents et l'un un peu moins. <rire> c'est tout. C'est tout. D'accord. À vous de deviner qu ce qu'il y en est. Avec ces indices-là, vous ne pouvez pas vous tromper, franchement.、Hein? On va le faire jouer à l'envers, v o s devinez c'est quoi. <rire> On va entendre une pièce tirée du dernier Six Feet Under, qui porte le titre de h a n d e d soit la pièce Reckless, suivie d'une pièce, très bonne pièce du dernier Terrorizer, pièce éponyme. Eh,、hey, c'est bon, ça. Ah, oui. Pièce éponyme, soit Horde of Zombies, et on va terminer avec une pièce de l'album de vomit t e r r o r i z e b r u t a l i z e s o d o m i z e qui est paru en 2007 sur Metal Blade, Eternal Trees a of Corpses. Et si vous en avez pas assez, Vous vous reprendrez la semaine prochaine. o u vous nous réécouterez vendredi dès 20h sur la reprise que Sifu se fait un devoir et une générosité sans borne de r e d i f f u s i o n Alors, si vous êtes vendredi à mardi. Puis si vous êtes, vendredi, si vous êtes mardi, b e n à vendredi. À vendredi, c'est t o ça c'est, hein. Jouer avec le temps comme ça, c'est extraordinaire. Donc, on se quitte avec ces trois pièces. Et puis la semaine prochaine, comme je le disais, moi, je présenterai、euh, quelques pièces du de, dernier album de Marduk. Je vous le dis, ça ne sera pas monnaie courante que je vais faire ça. Puis, je ne sais pas si les chose s v o n t peut-être avoir. Oh, des... je v、ah, ah, a i s un p a c k à t d'albums. Il n'y a pas de problème là-dessus. Pas,、ah, pas de problème.、Ah, je veux des affaires au de sec. <rire> <rire> <rire> Donc, on、euh, vous quitte là-dessus et on vous dit le mot de Cambronne. Allez、et、tous vous faire foutre. Because we fucking said so. Go! Of the f l e s h of it upon my passion to kill again the unwilling.